Parce que pour l'amour ça mal L'amour, comment te trouver Je te vois et je ne te vois plus Aujourd'hui il y en a de il y en a plus Tout ça c'est très confus Tu le cherches, tu le cherches, quand tu le trouves tu regrettes Car il y a tant de débat Des confusions et des débats Quand tu aimes tu te débats Résultat, na na na na na na na na na, we zijn zo beter. Ontdekken jij mijn bed, niet per artificiëel, maar gewoon in konstier. Ons zo zo kavelen Ik ben, ik doe saoué, maar ik haat markeer ooks die, die saaie kriebels die, die puie, maar die kan weet onsie. is niet alleen voor je. t'aime, van je, t'aime, hou van je, maar de hele wereld weet niet wat ze van je houden, wat ze Danse a commencé, tout doux, tout mou, haute pelouse, oh c'est joli l'amour Jour après jour, car gaillardie, gaffe à l'envers de la médaille Car souvent ça finit mal, normal, les extrêmes s'attirent, comme les aimants s'attirent Le sentiment le plus proche judo, reste la haine, tu ne savais pas vraiment Bad trip, babaye, dans les entrailles c'est la bagaille Kai, moke maezo beta, kake, yabi sanga, et toi y'a moto ni nasala mapé Entre ses manches, prie au nom de Dieu, le créateur des sentiments. On dit que l'amour n'existe pas, car la haine, l'amour nous ment. Pourtant, on n'y résiste pas. On aime la caresser tout doucement. On dit que l'amour n'existe pas. Pourtant, son mot résonne dans le cœur, les têtes des gens et sous les draps. On dit que l'amour n'existe pas, que la mort existe. Alors, n'insiste pas quand tu vois que moi la maîtrise. Pour ça, mais qu'à pas pour moi la maîtrise. Pour les frères qui, dans le mal, persistent, moi la maîtrise. Voilà ce que la sait, normal c'est banalisé, des provoques légalisées, la peau s'est fait sodomiser, la haine sensorisée C'est un bras de lucidité dans ce monde de perversité L'être épris résiste Fait tout pour savoir qu'à ses yeux existe Plus sereine, plus ils persiste Trop d'enfants seuls, à leur sort délaissé Par une relation mal consommée, point nommé Combien finissent au tribunal, violence conjugale Au prélude, tu vous avais bien prévenu Que ça faisait très mal Sur la balance, à qui profitera Tel ou tel autre article du code civil et pénal Même s'il n'y a pas de morale, même s'il n'y a pas de cas, Faire en sorte que tout cela se passe Trouver de bons mots, afin que tout cela se passe Car on préfère ça c'est sans à la villa Tous les jours pek et même si on n'y en envie là Mignolo qui capite, ni nous pas maché en fila Discretement pour l'amour, c'est ça qui Tout vient et tout s'en va Pour moi l'amour rime avec désespoir Sans trop plus Mais la vie c'est comme ça Tout vient tout s'en va Pour moi l'amour rime avec désespoir zal